Amateurs de métal. Du moins, nous l'espérons. Vous retrouverez chaque semaine, ici à Réanimation, tout ce que vous pouvez espérer en tant que Metalhead. Tout mis à part, bien sûr, votre programmation personnelle, des prestations live. Pouvoir rencontrer les musiciens de vos formations préférées, ni même vos animateurs préférés, et ça, on ne le veut pas. <rire> non plus que d'avoir le loisir de faire recommencer deux ou trois fois la même pièce parce qu'elle vous a p l u tout simplement. Tout compte fait, vous ne retrouvez pas tout ce que vous désirez à l'animation. Mais vous y trouverez à coup sûr le meilleur du métal et du chaos. Because we are masters of metal and Chaos! <rire> Voici réanimation, et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant qui v o u s o c culte au métal, surtout lorsque vous découvrirez que nous vouons s aussi un culte à la réanimation, et qu'avant d'être r é a n i m é cela signifie devoir être passé par la mort. <rire> Priez pour ne pas y survivre, enfoiré! c a s e f i è r e Is our fucking business. We are Undead Incorporated. Cause Bandragon said so. Trash or be trashed. Go.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 C'est fou, à l'UQTR, R. T'as a voie, boss. Travail, boss. F1. Je ne vous souhaite pas la bienvenue. En cette nouvelle édition de réanimation, en ce 11 mai de l'an de disgrâce 2010, I am Dr. Payne Pendragon et ce, cette chose visqueuse et étrange et bizarroïde. Qui se tient encore à ma gauche parce que nullement je n a c c e p t e r a i qu'il soit à ma droite. C'est Sinistros! Ave Pendragus. <rire> Ave Sinistros. Maurice Turi du Salmutant. <rire> Maurice Turi te salutant. Ah, ok, excusez-moi, c e s t trompé. <rire> ma de u Seigneur. Et avec beaucoup de culture, je dois le rajouter. Oui, culture avec un grand K. Et avec deux R. Oui, ben oui, mais c'est bien évident. Voyons ce qui se passait. <rire> Hey. Justement, avec toi, j'apprends de moins en moins à penser. Ça me soulage énormément de beaucoup de m a u x de tête. Mais t e s pas assez culturé. Je ne suis pas assez culturé. Non. Effectivement. Mais je vis très bien avec ça. D'accord. Pour... Écoute, la preuve que je ne possède pas de culture, j'étais convaincu que n i c o l a s faisait partie de l'émoxie la semaine dernière. Oui, a i s là, c'est parce que là, ce n'est pas culturé, ça, c'est épais totalement.、Là. Ah, il y a ça. Eh bien, chers auditeurs, vous venez d'entendre pour la dernière fois Sinistros. e Parce que les prochaines paroles que vous allez. e n en fait, les prochains sons qu'il dira de sa bouche seront probablement des trucs comme. Ah,、oh, ben, dans le fond, tu peux t'étrangler tout seul, j'en ai rien contre. On vient d'entendre, avant cette pause publicitaire, la formation At the Gates et la pièce Legend, Slaughter Lord, que l'on retrouve sur l'album Slaughter of the Soul, qui est paru en 1995. formation qui comporte entre autres des membres de la première formation qu'on a entendue au début de l'ouverture d'émission, des Haunted. Juste auparavant, nous avions une formation de, du Danemark, Aid Sphere, et la pièce de Forever War. Nous, on retrouve son album de 2007, Serpent Smiles and Killer Eyes, qui est paru sur l'étiquette、euh, d e fins SPV. Vader, formation p o l o n a i s e <rire> petit cornichon, b a v o Et la pièce Shadow Sphere que l'on retrouve sur le bon album Impression It b l o o d Je dis le bon album parce que c'est pas le meilleur, mais c'est quand même très bien comme album. 2006, signé Etiquette Reagan Records. Legend of the Damned, yeah! Formation des Pays-Bas. Et la pièce Enslaver of Souls que l'on retrouve sur Cult of the Dead. Et Sinistrose, dis-nous qu'est-ce que c'est Cult of the Dead. Cult of the Dead, dans le fond, c'est comme、euh, un remake de certains, certains albums de, du temps qui étaient occult. e s t c e que Occult,、euh, s a date p de il y a longtemps? Ben, avant le premier album de Legend of the Damned. Donc, donc on parle de. Depuis、euh, 1990. Ouais, c'est ça. D'accord. o n a décidé de changer de nom pour X raisons.、Euh, le style aussi a changé parce que Occult était beaucoup plus axé sur le black. D'accord. i ont décidé donc on d e ont voulu faire un wipe total et ben repartir ben sur une le black.、Ouais, ben, wipe, o u i s e c'est ça. Ils ont comme réenregistré.、Euh, Le plus grand hit, mettons, là,、mm -hmm. euh, dans le temps q u i l faisais ça. Puis、euh, ça a fait Cult of the Dead, dans le fond. Qui est paru en 2008 sur Massacre Records. Et on ouvert avec、euh, formation suédoise des Haunted et la pièce Everlasting. On retrouve sur l'album de 2003 One Kill Wonder, qui est paru sur E-Rake Records.、Euh, on va parler un peu du spectacle à venir. Ça n'était même pas gay. Non, t'as raison. Donc, on va parler de télévision. Ah, ben, t'es pas encore plus game parce qu'il y a pas grand chose à la t é l é moi. n p e t t Ça, c'est vrai. Mais c'est ouf. C'est assez bas, je vais te dire. là. Moi, il me semble que tu payes pour le câble, t'as tellement de postes, puis la seule affaire que tu fais de tes soirées, c'est pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss, s s pss, pss, pss, pss, pss, Euh... Oui, c'est vrai, tu es un forfait, toi. C'est parce qu'on s e n t e n d s u Tu es un forfait, ne s'appelle pas voisin par hasard? Non, non, non, non <rire> pas du tout. Non, mais on s e n t e n d s u que c'est rare que je m'assieds à la télévision? b e n continue. Quand je m'assieds à la télévision, ça tourne toujours autour de Canal D, Canal Z, puis Téléto.、Euh, bon. De temps en temps, on prend les 10 minutes qu'LCN sont capables de nous fournir en super. s u p p o s e r information, parce、ouais. qu'au bout de 10 minutes, ça revient en loupe. C'est le but du canal, le sinistro. C'est ridicule. C'est parce que ça permet aux gens d a l écouter à toute heure du jour de la On nuit. On n'était pas prêt à faire ça aux demi-heures ou aux heures, pas aux 10 minutes. Chris. Ben, c'est parce qu'il n'y a pas assez de contenu pour le faire aux demi-heures.、Ah. Écoute, un, écoute un, juste pour le, le, le plaisir de la chose, là, écoute demain, à n'importe quel l quel e heure,、euh, n'importe à canal, devrais-je dire, à l'heure du souper, écoute un bulletin de nouvelles qui, normalement, devrait durer un 30 minutes. Non, mais. Et dis-moi si le contenu justifie 30 minutes. Non. Non, mais écouter la télévision est une chose que j'adore particulièrement. Je, je m'en confère. Non, il y a des p o s t s Je suis un、pire. esclave de la télévision. Il y a des postes pas pires, mais des postes commerciaux, ah,、euh, oh, mais là, on sait plus, c'est plus des postes payants, pis c'est plus des postes privés, qu'est-ce qu'on va faire, la télé d'État? Mais là, regarde, o n f a i t de la marde, c'est de la cochonnerie, c'est de... Effectivement,、euh, la problématique、euh, que l'on rencontre avec la télévision,、euh, qui n'est pas dite spécialisée au niveau de s e s chaînes, C'est que pour survivre, e l se doit d'avoir énormément de commandites. Et ces commanditaires-là ne sont pas nécessairement toujours à l'effigie de ce qu'on espère voir. Non plus. Et d'un autre côté, les canaux spécialisés se doivent pour être capables de bien vivre, de rediffuser et rediffuser et rediffuser ça, encore. Ça, j'ai pas de problème. Avec ben,、ça. moi, j'en ai certains. Et donc, bon, à partir、dépend. de ce moment-là, je suis totalement pour la télévision Internet. Ouais, ben là, ça. C'est pas e n a l e e n v e n s'en On s'entend d e s u s présentement, les canaux spécialisés, c'est quand même pas si mal que ça, parce que la rediffusion en tant que telle, ça fait au niveau d'une un, échelle de 12 heures, on va dire. Ouais, environ. Tu sais, toi, c'est sûr et certain, t'arrives de travailler à 5h30, 6h, tu t'assises à la TV, tu t'attends pas à revoir la même émission avant minuit le soir.、T'sais. Ben, idéalement. Rendu à minuit, tu revois la même émission qu'à 6h, c'est parce que c'est le temps d'aller te coucher, là. Mmh, oui, effectivement. Ou c'est le temps, peut-être, de penser contre, à un autre regarde, canal. Tu sais, je suis un fan de Ghost Hunter. Bon, quand je vais revenir ce soir après l'émission, vais... tu vas en manquer un 15-20 minutes. f a c i l e j e n manque une demi-heure. C'est sûr, c'est sûr. J'écoute la dernière demi-heure jusqu'à minuit. Ce qui veut dire que vais... j a t t e n d s jusqu'à 4 heures du matin q u i l repasse. Qu'est-ce que tu les... fous, toi? <rire> jusqu'à 5 heures.、Hein. OK. <rire> ce qui veut dire que je sais que l'émission va être rediffusée samedi prochain à midi. Donc, on s'entend que je vais écouter la première demi-heure. Parce que je ne l'ai pas vu. e、ouais. Mais en bout de ligne, là, quand je vais rezapper, au courant de la semaine, là, je vais retomber sur encore la même maudite émission une à deux autres fois supplémentaires. Donc, ce qui me fait dire que la télévision Internet aurait l'avantage qui est ceci. C'est que tu vas choisir ce que tu veux quand tu veux l'écouter parce que c'est une forme de, entre guillemets, podcast. Oui, mais il y, y a une certaine forme de télévision. On est rendu, on est rendu loin dans la réanimation, mais c'est drôle. Il y a une certaine forme de télévision que tu payes. Je ne sais pas si ça existe ici, dans la région.、Euh, tu as comme un Gugus avec un disque dur ou je ne sais pas quoi. Là, je ne sais pas comment ça ben, fonctionne. C'est ton、exactement. récepteur avec hard drive qui permet d'enregistrer. Tu peux choisir ce que ça te n t e là. Oui, absolument. Pourquoi tu décides que la game du Canadien, tu n'as pas le temps de l'écouter demain soir à 7h? Ta programme va l'écouter à 10h30.、Oui. Même si la game n'est pas finie, tu vas être capable de l'écouter. Je suis d'accord, mais tu es quand même assujetti à ce qui est. Disponible sur les canaux.、Euh, par contre, je l'en concède, la, tél la télévision Internet, c'est pas très très d é v e l o p p é c'est encore à ses premiers palbutiements. Surtout si c'était à 56K encore, oublie ça. Ah non, oublie ça. <rire> Écoute, avant d'avoir le générique du début, tu risques d'avoir le temps d'aller coucher 3-4 fois. a Le remplir, éviter ton lavaisseur. Mais il y a quand même là, des, des, des petits trucs intéressants, surtout ceux qui aiment, je dirais, les séries, séries. Principalement américaine, je dirais britannique aussi, et le cinéma, il y a moyen d'avoir des trucs assez intéressants et c'est gratos.、Hein? Ben, il y a des gugus comme tout.tv. Oui, j'ai、euh, un u g、euh, Tu peux regarder les. Tu peux écouter tout, tout le du tac monde en... au tac. Ben, ouais, mais là, si tu veux écou écouter du tac au tac, c'est toi qui le sais, là. Alors, tu peux écouter des émissions qui sont. Plus ben, tout le monde en parle,、ah ouais. tu l'as manqué, garde cette semaine, tu peux l'écouter sur tout.tv, tu l'as, tu sais.、Mm -hmm. Non, mais c'est la flexibilité que j'aime. Tu veux écouter la semaine verte, ben là, si tu é c o u t e s la semaine verte? c'est une question de choix.、Euh, côté, ben, c'était fort intéressant. Côté spectacle, le vendredi, le 21 mai, au r o c a f é l e、euh, s t a g e Troisième Metal présente Reanimator, Andisner, Blackwater Pollution et Uriel. L'ouverture des portes est à 19h, le spectacle est à 20h, et il en coûte 10 dollars, et c'est pour tous. Ceci étant dit, nous avons une merveilleuse discussion télévisuelle. C'est ironique pour de la radio. oui. Non, non, mais dans le fond, c'est pas grave. Réanimation, ça sert pas juste à faire jouer des b a l l e s e、hey, l e s b e s Non! De toute façon, on a décidé de changer notre vocation.、Là. On fait plus jouer de musique. Non, ça devient talk show. Ouais, un ouais. talk show. Ouais, ça va être un. On va parler de différents sujets qui ne nous intéressent pas, ce qui va être encore plus intéressant. Réanimons la TV. Au corps va booster. Pon, pon, pon. <rire> un de mes amis qui a déjà fait un truc avec un tube écran qui n'est pas nécessairement conseillé sur a n i m é avec des c o r p s b o o s t é s Ça ne marche pas, ok.、Euh, ça marche, mais pas longuement, mais pas comme tu le penses. Puis tu ne pognes pas les postes que tu veux non plus.、Euh, tu ne pognes p e s p e q u o i m a i s p s pas les postes. <rire> ok. Donc, Sinistros,、euh, les prochains choix musicaux t'appartiennent. Ben oui, moi j'ai juste choisi de vous faire chier totalement. Mais qui ça honte? Et f a i r e nous... b e n Surtout toi. Ah, bah, ok. Il me semblait que je me sentais un petit peu délaissé. <rire> fiu. <rire> oui, fiu. Non, lui, d é c i d é de faire deux blocs、euh, dédiés à du black metal top. Ah,、bon. pourriture. Ben oui, mais c'est ton problème. -ce ben, ça、veux? en e devient un de p l u s i e u r De quoi、environ. ton premier bloc était, je peux te le dire, il était, il était très bon.、Là. Ben, c'est-tu ironique, ça, là? Non. non. Il était bon. Ok. Le tien va prendre la main de plate, mais qu'est-ce que tu veux? Ben oui, mais c e s t pas grave, ça. Non, euh, on va commencer avec la formation polonaise BSAT avec la pièce d é c o l o g u e Will Perish tirée de l'album Triumph of the Antichrist de 2007. C'est des gros mots, ça. Oui, c'est parce que c'est le mot anti. Ouais, oui, c'est ça. Mais on va écouter ça là. Bien, Triomphe de anti. anti. Triomphe, c'est un gros bc a comme prom-prom. Oui, anti, c'est. p r o c e s t i o n n e l l e m e n t Voilà. Go. Go.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 o r not s o p h i Tout un rigolo. <rire>、euh, sinistrose, voudrais-tu fermer la porte、euh, oui, du ce laboratoire? C'est ce que je,、si、je m'en allais me dire moi-même. Parce que je pense que l'assistant ici à côté fait du bruit. Euh, voilà. Euh, tata, petit intermède musical. Merci, mon ami. Voilà, nous allons pouvoir être beaucoup plus tranquilles et ne pas être contaminés par les bruits extérieurs. C'est parce qu'on entend des bruits de salle de bain ici-là. Là. Des... C'est pas nécessairement ceux qu'on va entendre non, le plus. Parce que le pire, c'est qu'ils nous entendent live dans la salle de bain, alors. Oui, c'est un excellent.、Euh, Bonne envie、euh, à tous. c'est cela. Bonne envie <rire> à tous. Donc,、euh, mon cher, que venons-nous de subir On vient de subir une envie de pisser, bien comme i faut. Oui,、ouais, bien. J'ai l'impression que moi, j'ai rien senti en tout cas. OK, d'accord. On vient d'entendre de la formation suédoise RIP, mettons. Non, c'est dissection, pas RIP. Mais non, c'est plutôt <rire> l'instigateur qui est RIP. OK. Et oui, il s'est fait triper comme il faut.、Là. Pas à peu près. Oui, c'est vrai, il s'est comme.、Euh, il s'est passé、euh, l'arme à gauche. Il, il s'est passé out、euh, en sortant de prison、euh, il y a quelques années. Peut-être bien parce qu'il a trouvé son dernier album, Rain Chaos, é t a i t pourri, mais c'est pas grave.、Euh, on... <rire> il s'est aperçu que j'aurais jamais dû faire ça. Euh, on, a entendu,、euh, la pièce Retribution,、euh, Storm of the Lights Bane, de, du chef-d'œuvre,、euh, album Storm of the Lights Bane, paru en 95 sur Nuclear Blast. C'est vrai que c'est un bon album. C'est un excellent album, tout comme The Somber Lane. Somber Lane est, aussi, o u s Ben, ça, c'est les deux incontournables de Dissection. Euh, tout juste avant, on a eu la formation n i、euh, c o l e t t i n e e n i c o l e t e c'est à Nicolette, c'est au Québec, là. C'est pas loin d'ici, là. Vous v o y s retrouvez bien, là. Le bar, là. c'est pas e n、okay. c o r ici, d'accord? o k on a eu, on, Slowdrain avec,、euh, Silence Among the Noise, tiré de l'album Myriad Nights, paru en 2003. On a eu la formation norvégienne Immortal,、euh, avec la pièce Northern on Fire, tirée du dernier album a l c h a r l e s f a l l tirée、euh, de 2009,、euh, sur Nuclear Blast. Et on a eu la formation polonaise b e s a t avec Decalogue Will Perish, tirée de Triumph of the Antichrist, paru en 2007 sur Undercover Records. Zuck. Zer, avec un Z. Avec un Z. -er. Ouais, avec -er. e s t l a u t r e o u r father a n m o t e r From me. Say hello. <rire> <C 'est Sur, rire> ça, c'était un film avec、euh, ben, avec Jean Lefebvre et oui, Dominique ça, Michel. Say hello to your father and mother from me. <rire> Puis from me.、T'sais, avec un、euh, P. Le <rire> P, c'est que j'arrête pas de niaiser sur ta maudite phrase-là depuis X années. p i s je comptais ça à ma copine, tu sais. C'est un autre, tu v Father a n m o t e r Il dit Father from... and mother, <rire> mother. Father and Mother from me. Ce que s tu dis là, ah,、oh, laisse faire, c'est dans un film avec Jean Lefebvre, puis Dominique Michel. Pis...、Ah, okay, ça s'appelle que... J'ai mon voyage. Oui, j'ai mon voyage. Mais là, j'ai tellement mon voyage que la semaine passée, je m a s s i e d s puis je m'endormais pas, je <rire> commence à zapper, tombe à Canal, je sais plus quoi, puis j o u e r l'autre. C'est hello, ç your father d your mother. C'est a f r a n c i s e Là, drette là, devant moi, ça, c'est l ê m e à faire comme les filles de Caleb. Le seul bout que je sais par cœur, c'est T'as-tu ça, ça y est, <rire> as à c r i n g chauffe? Pis à toutes les cris de s fois que je zappe, je tombe, c'est les filles de calèche, jouer mon Ovila qui s'habille, q u i pognent le téléphone pis u T'as-tu <rire> <Fait, je rire> <rire> ça, ça y est, à c r i n g chauffe? Fait que je le dis toujours. e le dis toujours en même temps, pis ça me fait juste rigoler, ça. Euh, ça a l'air d'être passionnant comme i ç i Oui, n o mais c'est ça. C'est un,、euh, euh, ouais. un, un autre moment de télévision m a i s parlons un peu plus sérieusement parce que. Ah oui, la semaine prochaine, on va faire quelque chose de pétit. Non, non,、euh. mais avant, faut que je parlais de quelque chose. OK.、Euh, si vous êtes amateur, comme moi, de phénomènes inexpliqués et particulièrement de phénomènes de hantise et de poltergeist, je vous incite à trouver. C'est trouvable. C'est、euh, trouvable. Sci... Ben, en fait, c'est une série de documentaires d'environ une quarantaine de minutes. C'est français. C'est produit par.、Euh, je pense que c'est. Par des Suédois, mais c'est français. C'est des Chinois, <rire> là, là. Non, c'est Planète Shock. Pla... C'est Planète Shock. Planète Shock. Mais c'est. v r a i m e n Ta bon. i s l'autre fantôme. Ta gueule! <rire> c'est incroyable. Dire qu'il qu fait ça de toute façon à Jean, en plus. C'est. Je ne me rappelle plus, là.、Bon. <rire> OK. OK. Planet Shock, c'est un, c'est, en fait, la présentation est faite par James Coburn, qui est un ancien acte, b e qui a fait plus beaucoup de performances au niveau du cinéma américain, e n en fait, l'âge aidant.、Ah, mais, un...、euh, Planet Shock est une émission,、euh, je pense que c'est une émission effectivement française, mais qui,、euh, restitue, ben, différents,、euh, différents reportages、euh, de tous les coins du globe, finalement. Et, e、euh, Phantom et Poltergeist, je crois que c'est le titre, Euh, c'est une quarantaine de minutes, mais c'est sur des, c'est vraiment hot, là, sur、euh, des, bon, s e n t d e r e guillemets, là, des endroits qui sont supposés être les plus hantés au monde, mais avec des prises qui sont assez hallucinantes et surtout des photographies, des bouts de, de clips aussi. Donc, si vous êtes amateur de ça, p l a n è t e c h o c recherchez ça,、euh, Phantom et Poltergeist, c'est très, très, très hot. Euh, côté spectacle, mais on va revenir avec notre spécial la semaine prochaine, parce que vous savez que nous autres, on décide de faire les spéciaux à b r u l l o u a o i s l r u o i s v c'est b a n g d e même, c'est sorti comme ça, mais bon.、Euh, côté spectacle, évidemment, à l'extérieur, d e s médias de Trois-Rivières. On parle ici de Montréal, c'est Dark Tranquility, accompagné de Trade Signal, m e t i n i t y w i t i n et Incarnia, qui seront lundi prochain, soit les 17 à 19h, au f a u f o h o n e électrique. Il en coûtera 20 et 25 Taxe s incluse, s prix a s s i s t e r Les b i l l e t s sont disponibles via admission.、Euh, le mercredi, soit le 19 mai, ça, on va faire les trompettes de j é r i c h o là.、Euh, soit le 19 mai, dis-je, ils seront à l'Impérial,、euh, toujours les mêmes formations, 19h30, au coût de 25 et 30 plus taxes. Ça aurait été au mois de, de mai, cette fois-ci, on e x t r a pas là, on va pas trop. Primal e Fear. Non, dis-les pas ça.、Okay. À la c o u n e d a c c u e i tu peux le dire. Dis-les、ah, je... pas ça. <rire> ben, faut dire que Southern Cross, là. Okay, o、so, k juste pour s o r t o n Cross. s o r t o n Cross était... se sent à, à l i m p e r i a l le dimanche 23 mai de 19h30. Ça coûtera 30 et 35 En première partie d'un groupe quelconque. o u a i en compagnie d'Ice Vinland. Lakuna k o y h Ale d h e Villain,、euh, Merkaba et Doll seront le 26 mai à 19h30 au Foufounes é l e c t r i q u e s Coûte 20 et 25 o é t a i t vendu les pons. <rire> 20 et 25 taxes i n c l u s Disponible via admission. <rire> ça va à l'encontre a r même de l'émission. Eh bien,、ouais, regarde. Il、euh, faut dire que Stéphane Méli, il est un chic type, donc il faut quand même OK, d a b o r d Mais bon, on peut se regarder une certaine gêne sur des trucs qu'on n'aime pas. é p o c r i s y Black Guard, s k y r Cemetery, 8 et Swashbuckle, dimanche le 30 mai, aux Fonds électriques à 19h, 20 et 25 taxes incluses via admission. Et ils seront le lendemain, soit le 31, à l'Impérial, au coût de 25 et 30 plus taxes pour tous. t é l i d a m guidou. t é l i d é é t l i d o u Voilà. Donc, ce que nous disions, c'est que la semaine prochaine, Sinistros m'a donné une idée tout à l'heure lors de notre première intervention. Bien malgré moi, c'est ça l e p i r e Ben, ça, en général, les idées que tu me donnes sont souvent malgré toi, parce que <rire> de façon intentionnelle, c'est trop dur <rire> pour tes capacités intellectuelles. Je t'ai donné cette idée-là, moi.、Ouais. Ah, Quand on voit c'est une s o s e avec un filet de bave qui coule, <rire> non, c'est pas normal, c'est son état, tout ce que le plus normal. Non, mais c'est là qu'il pense. Je viens d'avoir une idée. La semaine prochaine, comme vous savez, Réanimation est une mission évidemment consacrée. à la culture du métal, mais aussi à celle du chaos, eh bien, nous allons, la semaine prochaine, exploiter beaucoup plus celle du chaos que du métal. C'est-à-dire que nous allons faire une grande partie de l'émission, entre guillemets, talk show, parsemée de pièces métal. Et je vous explique le concept. Sinistros et moi allons débattre de façon commune et engagée sur des, ben, en fait, un à deux sujets. Qui seront, bien entendu, vous l'aurez deviné, des sujets sur lesquels nous sommes plus ou moins d'accord. Ou、bon, en fait, des façons de penser sur lesquelles nous ne rejoignons pas. Et Dieu sait qu'il y en a. <rire> et le diable aussi, sans doute.、Euh, donc, je a i s d i Sacrifice, par exemple. Avis aux amateurs, purs et durs de métal et d'autres de chaos. De, de, de, de, de, vous allez peut-être. Retrouvez votre compte, parce que on va vraiment faire ça,、euh, de façon très,、euh, éclatée. e t ben, je pense que le terme et l'adjectif, le qualificatif le plus approprié est vraiment chaotique. Donc, ceci étant dit, la semaine prochaine, une émission très spéciale pour l animation qui va être、euh, axée sur、euh, des débats entre, mais non pas des ébats, mais bien des débats <rire> échangés entre Sinistros et moi. Et、euh, bon, on n'a pas encore choisi le sujet. l e l i c e Bombardier, invité spécial. <rire> ben oui, ça peut être Ali Petrovski, tant qu'à faire. Si on veut perdre très, le contrôle de l'émission, c'est <rire> <sans> la meilleure façon. Ce <rire> serait le chaos total. <rire> Totalement. <ça. rire> mais bon, on va probablement avoir des sujets, évidemment, qui vont toucher à la musique, quand même. On ne s'éloignera pas à aller chercher jusqu'à la confection des tricots en Afghanistan. Là, mais、bon. Ah, ben c'est encore curieux, ça. Ben ça peut être très chaotique aussi. <rire> mais ceci étant dit, nous allons continuer musicalement avec cette fois-ci une, une formation. Canadienne, que j'ai découvert sur le tard, j'en conviens, mais en fait, bon, pas un an complètement, mais pratiquement un an plus tard. Formation qui comporte majoritairement les membres de Cataclysm, mais aussi un membre de Blackguard et de Martyr, qui est François m o n g r a i n Formation XDO. Bien, ils ont fait un split avec Swashbuckle, Ozo. o Ah oui? Oui, la première,、euh, pre première parution d'XDO, c'était un split avec Swashbuckle. Ah, bien, tu vois, j'étais pas au courant. Mais peu importe. J'ai découvert ben, l album. ça fit. Une gang de pirates avec une gang de romains. Ah, absolument. Ça, absolument. ça fit pas mal. s h oui, tout à mars, fait. e s drôle. J'ai découvert le premier album.、Mm -hmm. Romulus, évidemment, Sinistros vient de le dire, c'est une, c'est une formation qui,、euh, a comme,、euh, je dirais,、euh, thématique la Rome ancienne, la Rome antique, les conquêtes des légions et ainsi de suite. D'ailleurs, il y a un excellent vidéo. Je vous incite à aller sur le, leur、euh, MySpace. Je pense que c'est MySpace.com slash XDO. Mais allez sur、euh, r e a n i m a t i o n a d c o m dans la section musique. Vous allez avoir le lien directement pour aller、euh, voir la vidéo et en fait leur site MySpace. C'est vraiment hot.、Euh, et la pièce que j'ai retenue est la pièce du vidéo qui s'appelle The Final War Battle of a n t i u m qui selon c e r t a i n s en fait plusieurs historiens, serait la bataille navale la plus importante mondiale là, depuis l'histoire. du monde, finalement. Il n'y avait pas de canon à l'époque, là. Non, pas de canon, des é p r o n a g e s des catapultes, e des, e n fait, beaucoup de corps à corps, évidemment, beaucoup de... du sabordage pis u de l'abordage. Ouais, effectivement. donc, on va aller écouter immédiatement le Final War, Battle of Anthem de XDO, formation canadienne. On va regarder un peu le principe, un peu, je dirais, conquête avec du Ham on Ham art, du Benham o r t et du... Merde pourriture. Ben, Ils s o n t peut-être battus sur le Nil, justement. Nil. Eh b e n oui, parce qu'effectivement, c'est une bataille qui reconstitue, en fait, l'alliance de Cléopâtre et de César. Oui, je pense, effectivement. Tu marches en tabarouette. Non, écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche. Une chance que tu y avais pensé. Une chance que tu dis que j'y avais pensé. x i l e right fucking now.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 OPEP, Savatage, ainsi que beaucoup d'autres. Labri d e f a n a l e le mardi à 19h sur les ondes de s i k o u 89.1. 80, 80, bon, on va défiler sa vitesse d é c l a i r l à e m o p et Monomar XDO. e r c i e a u c o u Merci beaucoup. <rire> n On、bon, on va prendre le moins de temps possible pour que tu puisses passer tes non, choix. c h a n g e s Là, c'est un r é c o p é r à l i o n s e qui e prend r une chansonnette.、Euh... Nile, et la pièce The Blessed Dead, pièce d'ouverture de l'album In Their Darkened Shrines, qui est parue en 2002 sur Relapse. Behemoth, formation polonaise, et la pièce Be Without Fear, tirée de très bon album The Apostasy de 2007, Century Media. Hem o l and Heart, formation de Viking,、euh, Viking Metal, Metal Viking, je crois, t o u genre.、Là. Avec des、euh, dracages, dra non? Ouais, c'est ça. Gang de barbares. Et la pièce Runes to My Memory. On retrouve ça avec a Odin in Our Side, qui est paru en 2006 sur Metal Blade. Et nous avons ouvert avec la formation canadienne XDO la pièce de Final War Battle of Anthem, qui est tirée du premier album Romulus, qui est paru en 2009 sur Nuclear b l a s t On continue en musique, avec un mot, petit bloc, black, -oe, black, -oe, black, b u a c avec la formation française Belenos, avec la pièce L'Enfer Froid sur l'album Chemin de Souffrance, paru en 2007. r o c h et Roule. Pas ça. <rire>、euh, on vient d'entendre la formation Absou、euh, avec la pièce Non Barchigunou. Ah oui! <rire> juste ça! m e i s après, un macrobar, t i t r é de l'album Absou, paru en 2009 sur Candlelight.、Euh, tout juste avant, on a eu la formation française b e n n o s avec L'enfer froid sur Chemin de souffrance, paru en 2007 sur Norton Silence. Répète-moi donc le titre d'Absou. Nonbar non c h i n u g o u OK, si tu le dis, je suis bien prêt à te croire. Je ne sais pas si c'est des autochtones,、mmh. mais en tout cas.、Euh, mais ça ne vient pas de Parfum. Non,、euh, ça vient de Parle-Labo. Oui, c'est ça. Ne manquez pas notre grand spécial Jeannette veut savoir la semaine prochaine. Non,、euh, je Jeannette ne veut plus rien savoir. Bien, c'est encore drôle.、Euh, je pense qu'elle est encore bien curieuse.、Dans、non, fait, notre spécial,、euh, ben, en fait, ça va probablement être、euh, de l'obstination. Ben, comme de, ça, ne fera pas grand-chose.、Ouais, ça va être, être, ça va être plus, plus, amplifié, plus long. Spécial、euh, dialogue et musique et non pas musique et dialogue cette fois-ci, d a c c o r d Donc,、euh, Sinistros, on se laisse sur une pièce de qui On termine avec la formation italienne m a l f e i t o r avec la pièce Baphomet, tirée sur Unio Mystica Maxima de 2007 sur Scarlet Records. Sur ce, allez tous vous. Faire foutre. Et à la semaine prochaine. Si Satan est le. Le concierge le veut. Probablement qu'il nous donne. Go!